Une Bossa Nova Que j'ai dansé avec toi Je ne me souviens plus très bien Où ça C'était la fin de la nuit J'avais bu quelques whisky Alors tu m'as emmené Chez toi Chez toi Chez toi C'est tellement loin déjà C'est une bossa nova Que tu riais, moi Je me souviens que je dansais C'est une bossa nova